A vous tous et merci de nous rester fidèles. Bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. La Cour suprême compte traiter et clôturer plus de 400 dossiers avec la fin de ce mois en cours. C'est ce qu'a évoqué le président de cette Cour Agitega ce mardi lors de l'ouverture d'une retraite irrelativée. Dans ce journal, on, on reviendra également sur certaines dispositions de la loi sur la protection sociale, en particulier les catégories de la pension. Vous en avez l'habitude, tous les mardis vous avez droit à la chronique santé, celle d'aujourd'hui est centrée sur l'hystérie. Voilà pour les titres de cette édition qui est mise en onde par François Akimana, Mouezemi Sahagosu à la présentation. L'audio, nous vous disons bienvenue. Captez Issa écoutez la différence. Encore une fois, bienvenue. La Convention 190 de l'Organisation internationale du travail sur la violence et harcèlement à milieu du travail préconise l'élimination des violences et harcèlement à milieu du travail. Une fois ratifiée par le gouvernement du Burundi, cela permettrait de lutter contre ces violences et harcèlements dans un monde du travail. Célestine Savimana, présidente de la Confédération des syndicats du Burundi, l'a dit ce mardi lors d'une conférence de presse en marge de la célébration de ces jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et filles. Cet activiste de la société civile reconnaît l'existence de ces cas même s'il ne fournit pas des données chiffrées suivies. Notre organisation, la Confédération des syndicats du Burundi, la Cosibou, demande à tous les partenaires concernés par le processus de ratification des conventions de commencer le processus de ratification, bien sûr, de la convention Sanonante, dans le cadre de la protection des femmes filles et filles travailleuses, suivant les directives du manuel de procédure de l'organisation internationale. Donc, il y a toute une procédure pour donc, ratifier une convention. Donc, elle, La COSIBO travaille déjà avec l'Association des employeurs du Burundi pour accélérer le processus de ratification de cette convention. D'ailleurs, l'Organisation internationale du travail recommande à tous les États membres, 180 pays d'armes et territoires d'armes qui sont membres de l'OIT, laquelle l'OIT a recommandé que tous les pays ratifient La convention, ça non, non. Il y a déjà quelques pays qui ont déjà ratifié cette convention, qui ne sont pas encore nombreux, mais je pense que le processus va s'accélérer, que tous les pays vont bientôt, au moins la plupart des pays vont ratifier cette convention. Je demanderai aux médias de toujours plaider pour que les violences basées sur le genre cessent dans notre pays, puisque c'est un fléau. Vous avez entendu les cas qui sont traités par les tribunaux depuis 2016 et aussi que pour dénoncer parfois même les actes de harcèlement de violence qui sont sur le milieu de travail. Mais vous savez, la mentalité ici, dans notre pays, fait que les personnes ont peur de dénoncer ces actes. C'était Célestin Savimana, président de la Confédération des syndicats du Burundi. Justice à présent, la Cour suprême envisage de clôturer plus de 400 dossiers d'ici la fin de ce mois en cours. Souvent du président de cette cour ce mardi lors de l'ouverture d'une retraite de mois des magistrats de cette cour dans le but de réduire les arriérés judiciaires. Emmanuel Gatelletse demande à ces magistrats dont l'effectif a été réduit passant de 30 à 15 de bien accomplir leurs tâches. Effectivement, la Cour suprême a organisé eh, cette retraite des juges de la Cour suprême pour, oh, principalement, la question de réduction des arriérés judiciaires, et spécialement la réduction des dossiers en délibéré, parce qu'on a constaté que depuis euh, que la loi à la Cour suprême, la loi actuelle de 2019, il y a eu réduction du nombre de magistrats, de juges, qui étaient euh, autour de 30... Le nombre a été réduit jusqu'à 15. Alors, vous comprenez que le nombre de dossiers n'a cessé d'augmenter, les juges de la Cour suprême se trouvent alors avec beaucoup de dossiers. Nous avons constaté que les dossiers en délibéré pour chaque juge sont un nombre très croissant. Un juge peut avoir plus de 30 dossiers en délibéré, alors que pour chaque mois, le règlement d'ordre d'intérieur, précise que ces dix dossiers doivent être clôturés par chaque juge. Alors, on a organisé cette activité euh, pour euh, essayer de réduire euh, ces arriérés judiciaires et spécialement les dossiers en délibéré. C'est une retraite de délibération des jugements et de rédaction des jugements pour qu'à la fin de ce mois, tous les dossiers en délibéré puissent être prononcés. Au cours de cette retraite, Il y a environ 400 dossiers qui seront traités par euh, ces juges de la Cour suprême qui sont à nombre réduit, comme je, je vous l'ai dit. Et nous espérons qu'à la fin de ce mois, tous ces dossiers seront euh, clôturés. Et alors j'exhorte les juges ici présents de travailler sereinement et de se donner corps et âme pour que cette activité puisse être réalisée. Vous n'avez pas isanganilo Vous ratez l'essentiel. Je vous rappelle que cette édition peut être réécoutée sur le www.isanganiro.org. Poursuivons cette édition. La pension de vieillesse ou anticipée sont des pensions visées par le décret de 2022 relatif au Code de la protection sociale au Burundi pour le secteur public. Parmi les concernés de ce décret figurent les membres des corps de défense et celui de sécurité, comme le stipule son article de l'État avec Vestine Boutoy. Le décret du mois de novembre 2022 portant modalité de mise en application de la loi de mars 2022 portant modification de certaines dispositions de la loi du 12 mai 2020, portant code de protection sociale au Burundi pour le secteur public, Précise en son article 2 que ce décret s'applique aux pensions des membres des corps de défense et de sécurité ainsi que des agents contractuels du secteur public dont le salaire est marge sur le budget de l'État. L'article 3 identifie les pensions visées par le décret, entre autres la pension ou allocation de vieillesse, pension ou allocation de survivants, pension d'invalidité, et pension anticipée. Selon l'article 4, un assuré a droit à 3 une pension de vieillesse s'il atteint l'âge de retraite fixé par les lois spécifiques à condition d'avoir accompli au moins 15 ans de cotisation et avoir effectivement cessé l'activité professionnelle soumise au régime. La pension ne peut être cumulée avec le salaire. Le montant de l'allocation de vieillesse des personnes visées à l'article 2 est égal au dernier salaire net de l'assuré, multiplié par le nombre d'années de cotisation, stipule son article 10. L'article 13 du même décret informe que la réforme en matière des pensions sera financée par les organismes gestionnaires et l'État les accompagnera par la mise en place d'un fonds pour sa pérennisation. L'article 9 révèle que sont considérés comme ayant droit le conjoint survivant non remarié, les orphelins, jusqu'à l'âge de 18 ans, 21 ans, Si l'enfant est en apprentissage et dans un centre des métiers, 25 ans, s'il poursuit des études et sans limite d'âge, si l'enfant est dans l'impossibilité d'exercer une activité rémunératrice par suite d'une infirmité ou d'une maladie incurable, sont également considérés comme ayant droit les ascendants directs à défaut de conjoints survivants ou des enfants. Merci Vestine Boutoui. L'hystérie est un trouble psychologique caractérisé par une manifestation inconsciente et corporelle. Le psychiatre Sylvain Sakoubo indique que cette maladie est due au conflit intrapsychique de l'adolescent qui a vécu de l'enfance. Donc, dont le retour des refoulés, une paralysie soudaine et la dépendance affective sont des symptômes les plus touchés sont les filles de moins de 25 ans. L'hystérie, c'est une névrose caractérisée par une tendance aux manifestations émotives spectaculaires selon le psychiatre Silver Sakobu. Cela est dû aux situations que la personne a vécues depuis l'enfance qu'elle avait essayé de refouler. Depuis qu'on est enfant jusqu'à maintenant, on peut connaître des situations conflictuelles. Et ces situations conflictuelles sont gérées par quoi Par le cerveau. Et, et la tendance est de dire, écoutez, en termes techniques c'est de le refouler. Tout ce qui est conflit est communément qu'on dit qu'il faut oublier. Mais en termes techniques, ça s'appelle refouler. On essaie de refouler tout ce qui a suscité une certaine anxiété, une certaine angoisse. Ce qu'on refoule dans notre inconscient, il y a ce qu'on appelle le retour des refoulés. Voilà, ce sont ces conflits-là, ce que l'on a vécu quand on était encore trop petit ou bien à un certain moment. Et quand ça revient, ça revient maintenant sous forme de symptômes. Et des symptômes qui vont apparaître sur le corps humain. Cette névrose peut se traduire par des symptômes d'apparence organique et par des manifestations psychiques pathologiques, à savoir le délire ou l'angoisse. Docteur Sakouwou précise que le comportement de séduction, le but n'est pas d'attirer sexuellement. Les crises qui surviennent, mais sous forme de crises qui simulent justement quelqu'un qui fait des crises qui simulent une épilepsie, alors qu'il n'en est pas une. Et ça se vit justement sur une personnalité qu'on appelle une personnalité hystérique, une personnalité qui est caractérisée par quoi par quelques par quelque, par quelque traits de personnalité, à savoir euh, ce qu'on appelle l'hystrionisme, quelqu'un -que qui joue au théâtre, personnage théâtre. Et puis après, il y a un, un autre trait qui s'appelle euh, quelqu'un -que qui est suggestible, est qui est vraiment très, très influençable. On a tendance à croire que c'est une simulation, mais n'en est pas une, c'est une réalité de l'invalidité, avec une certaine tendance justement d'érotiser ce qu'on appelle l'érotisation des rapports sociaux. On dirait que que la fille hystérique a tendance de séduire par la gestuelle, par son regard. Mais en réalité, ce qui fait dire justement à les non-avertis, les non-avisés, qu'on dirait que la fille est en train de provoquer, d'attirer sexuellement, mais il n'en est rien. Mais scientifiquement, malgré que les manifestations corporelles, on dirait est a tendance de séduire, d'attirer, la finalité, ce n'est pas la peau sexuelle, non Pour une personne normale, ce sont les organes sexuels qui sont érogènes, mais c'est le contraire chez une personne c'est c'est vraiment anesthésié. C'est les, les organes non sexuels qui sont beaucoup plus le et le plus érogènes. Les plus concernés sont les moins de 25 ans, surtout les jeunes filles. Les personnes à risque sont des personnalités immatures, moins de 25 ans parce que dans ce processus de développemental de la personnalité, ce sont des personnes sujettes à plusieurs perturbations. Et dans cette phase de croissance, il y a ce qu'on appelle une réactivation. Une réactualisation des conflits, de ce qu'ils ont vécu pendant leur enfance. C'est pourquoi ça touche beaucoup plus les filles. Bien, le corps qui va subir des assauts hormonaux, Et voilà, il y a un changement du corps, n'est-ce pas qui, qui vont faire en sorte que justement il y a un changement euh, physique, corporel. Et en plus, la féminité hystérique va être justement confrontée à cette situation de conflit environnemental. L'hystérie est curable et peut être prévenue grâce au suivi régulier des parents. C'est ce que Dr Sakobou expliquera dans notre prochaine chronique santé. Actualité internationale. En République démocratique du Congo, les autorités annoncent un nouveau bilan du massacre d'eau Au nord Kivu, un massacre attribué aux rebelles du M23 qui menait depuis plusieurs mois une offensive dans cette partie du Congo. Après un premier bilan faisant état d'une centaine de morts, le ministre de l'Industrie ainsi que celui de la Communication en conférence de presse sur lundi 25 décembre 2022 ont fourni des chiffres plus précis évoquant des 72 morts écrits RFI. Le Parlement sud-africain a décidé lundi soir de repousser d'une semaine un vote très attendu sur le déclenchement d'une procédure de destitution contre le président Sili Ramaphosa au cœur d'un scandale de parfum de corruption, a annoncé la présidente de l'Assemblée. Et dans une déclaration fleuve à la barre, l'ancien aide de camp du capitaine Moussa Dadis Kamara est revenu sur plusieurs actions qui ont favorisé le massacre au stade de Conakry. Ces dysfonctionnements ont eu lieu pendant le, la présidence à l'époque de Dadis Kamara, en passant par le recrutement des miliciens à Kayela, une localité située dans la ville de foré, foré Caria, à 5 km de Conakry. Tomba Diakite a chargé Moussa Dadis Kamara, selon la radio allemande DW. Et voilà, chers auditeurs, à 13h60, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci à vous tous d'avoir suivi. Merci à François Akimana pour la mise en ordre. Gardez le coup. Le programme continue sur Isangani.